C'est la belle nuit de Noël, la neige dans son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de faire aimer les paupières, font une d'araignée, prière, petit papa. Quand Tu descendras du ciel oh, Avec des jouets parmi l'hier N'oublie pas mon petit sourire Mais avant de partir Il faudra bien te couvrir Dehors tu vas avoir si froid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 Quand tu descendras du ciel avec des jouets parmi n'oublie pas mon petit sourire.